Ma foi dans le monde invisible. L'invisible ne connaît personne que Dieu, donc je ne devrais pas écouter personne qui revendique la connaissance de l'invisible même si je ne le crois pas.